Le Ricochot, Coé et Manu dans 6.9 sur énergie Bon réveil tout le monde, c'est jeudi mm -hmm. tout le monde bon réveil un petit peu plus de 4h j'espère que tout va bien c'est Cédric sur énergie on est déjà le 20 septembre Alors, écoutez, écoute Calvin Harris avec Dua Lipa Soprano Alvaro Solaire ouais la playlist énergie cool pour vous ce matin ensuite c'est le meilleur de Mickel avec Aurélie qui nous appelait elle s'est fait larguer et on en a parlé du coup dans l'émission chez Mickel sur énergie écoutez allô Aurélie Oui Bon qu'est-ce qui t'amène quel bon vent t'amène Aurélie Ben il a mon connard dès qui m'a largué il y a 3 mois du coup j'ai déménagé en urgence quel gros con Oui non mais d'accord mais qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi tu as dû déménager euh, tout ça Bah je suis parce que j'habitais chez lui Oui ah, d'accord, ouais. ok, jusque là euh, normal, ça tombe sous le sens effectivement Ouais bah normal, voilà ouais, ça tombe sous le sens <coughs> okay. Et euh, ce fond, il m'a largué au bout de trois mois, euh, de deux, deux ans de relation D'accord ok, oui, j'attends oui. encore une suite euh, Aurélie et, et pourquoi il t'a larguée euh, Parce qu'il m'aimait plus, euh, était trop chiant, on n'était pas compatible Question astrologie, euh, bordel Question comme on astrologie Genre vos signes ouais, sont pas compatibles Mais il s'en est rendu compte est après deux ans astrologie. Ben ouais Attends, c'est ah. quel signe toi <rire> Moi je suis bélier Et lui Tension ouais. non, Bon ok d'accord, en même temps bon. Non mais c'est pour comparer avec ma vie c'est pour ça Ah oui d'accord, okay, très, très bien, évidemment évidemment Tu fais bien de, de, de comparer avec ta propre life euh, <rire> Très important Figure-moi, tu as bien raison. Dans le doute. Bah, écoute, je me fais, fais grâce chez moi, c'est tout seul comme une pouf quand. Mais pourquoi tu es parti si loin C'est ça la question. Bah tu oui, te caches de chez lui, OK non, tu, pouvais, tu pouvais partir, oui, oui. Euh, moi je connais quelqu'un, ça euh, m'ouf Sebai, partir là de même rue. Ah ouais, ouais ça s'est abusé <rire> par contre. Non, Donc, il a le même signe que lui. Oui, quel rapport avec le même signe Ben euh, on n'est <rire> pas compatible, il a, il m'a dit il faut que tu te caches. Donc tu me fais chier. Oui, mais pourquoi tu changé de oui, région, ça, Oui, c'est ça pourquoi t'as pas changé de pays ah, ou de continent. Ah, j'ai pas changé de, pays de continent. Et ben est-ce que je suis super atelle Ah, ah d'accord. Mais ça ne t'empêche pas, pas, pas de pas oui, mais pourquoi tu es parti de la région parisienne bah, bah, oui, oui. oui, enfin là où tu étais quoi. Parce que je suis parti avec ma mère. Ah, j'avais ah. 10... 10 ans quand je suis parti de la région parisienne. Oui, non, d'accord. Non mais là tu étais avec ton mec, vous habitiez où Nous en vendais. Ah oui, donc, ah, donc tu es toujours en vente. Ah oui, d'accord, OK parce que j'ai compris en fait en que tu avais Vendée. genre quitté euh, tout le bazar, toute la région euh, pour aller ailleurs. OK, OK, OK, très bien. Euh, oui, bah écoute, euh, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, on là. Bah, je sais pas, peut-être faut que j'essaie. Bah évidemment ah, oui, tu hein. vas rencontrer quelqu'un d'autre, faut juste pas chanter. Moi avec mon voisin d'issu, ici avec mon voisin d'issu. Oui, enfin, ouais, non, prends pas le premier ça. venu, prends pas le premier venu parce que tu vas finir par tomber avec euh, avec tof enfin, donc Un connard. Eh ben c'est exactement. Voilà. OK. Donc euh, donc bon, il y a un moment euh faut faire attention quand même hein. Non mais écoute, t'inquiète ouais. pas. Euh, t'inquiète pas Aurélie, euh, ça va aller, c'est toujours difficile au début quand on se fait larguer mais à un moment, moment ou ouais. ça passe. Et au bout d'un ouais. moment, tu trouves un autre connard qui te larguera aussi, enfin bon, c'est un oui, sacré vicieux quoi. Ouais. Voilà, ouais, probablement. jamais, t'inquiète okay. pas. C'est bien top où tu vas la raisonner, c'est pas Bon, allez, tiens ouais. au jus Aurélie, gros bisous. Gros bisous, salut. Bon, salut à toi, à bientôt. À bientôt salut. Ciao Aurélie. 40 71 5000. Mikael sur énergie. Des 23h du lundi au vendredi. Salut tout le monde, bon réveil, belle journée, c'est jeudi aujourd'hui Oui tout va bien, la fin de semaine approche euh, tranquille Dans la playlist énergie pour vous ce matin Soprano, Alvaro Solaire Et puis le meilleur du Ricocho, 20h tous les soirs en direct sur énergie Écoutez ce qui se passe dans l'émission Ça c'était hier soir Arrêtez tout, écoutez Tout le monde est en danger C'est le canuit, le canular de la nuit Sur énergie On pourra pas dire qu'on a pas essayé ah, C'est ouais, comme ouais. ça, Romu <rire> on, on a pas eu Remu, remu on a ah, pas Eh ouais, c'est comme ça, bah, ça fera économiser de l'argent en même temps. <rire> ça ça ne répond pas. Ouais. Vous savez quoi au standard vous appelez si ça décroche, si un des mecs qui décroche, vous nous les envoyez ah. mais les mecs ne répondent. Pas. Ouais. Euh Remu bouge pas, on va faire le papy sitting, tu vas terminer l'émission avec nous, le papy sitting Sarah, on y va. Tout à fait et on va aller du côté de la Martinique parce que mon papy Rico a besoin d'une auxiliaire de vie pour s'occuper de lui et j'ai trouvé Silvia. Et je pense qu'on va s'éclater. Papy il est chaud ou pas là oui. Eh ben voilà, bon, on va trouver une, une bonne papiciteur tu Mais il y a un petit souci je crois Mais il y a un petit souci, tu as perdu ta femme il y a quelques années Tu fais un transfert et tu vas penser que peut-être c'est ta femme en ligne Allez c'est parti, on y va En Martinique hein. En Martinique Allo Oui, oui c'est ah, bien Oui, re-bonjour, oui, re ça va bien Oui, ça va bien aussi. Oui, oui, je viens de rentrer là, je viens de rentrer, oui, oui, oui. je suis avec papy Oui. Voilà. Du coup, je, je, je vais vous le passer hein. Je vais vous le passer un petit oui, peu pour qu'on fasse connaissance comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a perdu ça. Il fait un transfert. Je vous le passe. Papi, Cécilia, j'étais parlé d'elle. Oh oui. Ah, ah. Oui, ah. Allo, bonjour. ah. Allo. Allo. bonjour. Oui, bonjour. Oui, Il, bonjour. Vient Mar... Il vient de la Martinique, je viens Martinique. Oh. Michel Cajonil, oui, nom euh... de famille ça. Merci Sylvia beaucoup. de la Martinique. <rire> Alors Exactement. ça. Si vos parents étaient de la Haute. Comment Vos parents étaient des nobles. <rire> Sylvia ben, de voilà, la, Martinique, la Martinique, oh c'est ça La Martinique, c'est rien Vous êtes compte de quel côté De quel côté C'est-à-dire que je, je suis né en ah, Vous êtes ah, Sylvia ça. de la Martinique. Voilà, je viens Martinique depuis l'âge de 10 ans. Hein, vous vivez je suis en au Martinique. Martinique. Je suis au Martinique Depuis l'âge de 10 ans Mais je suis né en France à Bousséville ah, Vous vivez en... Ma... C'est pas votre nom de famille De la Martinique Elvia, Mon nom famille c'est Fulcher ah, <rire> J'ai cru que c'était de la Martinique Sylvia ouais, qui vit en Martinique ouais, <rire> Je vais dire ça comme ça je Comment tu vas mon petit... Oh mon petit abricot Ça fait maintenant 21 ans Que tu n'es pas rentré La France soit donné d'en dans... haut Je ne regarde pas Star Wars, hein, la guerre des étoiles Je crois que vous êtes joyeux C'est une bonne chose de garder toujours euh, ah oui. La joie, la paix dans le cœur Ah oui, on va faire du Scrabble hein, Tous les deux Ah ben oui, j'aime bien moi effectivement Les jeux, euh, ce, ce, oui de Jouer au, au jeu du Scrabble Oui, pourquoi pas Est-ce qu'on pourra aller faire ouais. du poney aussi Ah ben moi aussi, bien Oui, j'aime bien J'aime bien cheval, hein Avec le petit coup de cravache, <rire> Bah, des fois, on est un petit peu obligé pour faire le cheval avancer, oui Mon abricot... <rire> Mon abricot, j'ai encore ta petite culotte que jume de temps en temps. Je dors avec. Je que la force nous soit donnée d'en haut, mais gardez toujours euh, l'esprit. Soyez toujours positif. Dis-moi, tu vas me faire du melon Tu cuisines un peu, Sylvia Oui, oh. je cuisine. On va se régaler, hein <rire> Mon petit abricot... Je regarde encore cette peinture que tu as faite il y a 20 ans. Tu m'as peint nu, nu dans les champs. Tu te rappelles pour l'abricot En cas, je suis bien contente de vous entendre et j'espère euh, voilà, qu'il y a des jours euh, voilà les jours qui arrivent, que vraiment, vous allez être bénis et sanctifiés. Merci, Sylvain. On, on se revoit bientôt. Hein on va s'amuser ensemble. Je t'embrasse. Oui, Sylvain Je vous embrasse. Oui, Bisous. ça a été... Ça a Oui c'est bon papy, ça a été Oui, ben oui tout à fait Quoique effectivement On sent qu'il est effectivement Encore affecté par rapport à La situation vous m'avez parlé Vous m'avez présenté Merci beaucoup, je vous rappellerai quand je serai tranquille hein. Allez, à tout à l'heure Sylvia A plus tard, portez-vous bien De même Elle est tellement gentille <rire> Grosse dédicace à tous les aides-soignants Tous ceux qui bossent dans la médecine Quel bonheur Retrouvez tous les podcasts du Rico Show Sur le site et l'appli Énergie Et en direct Tous les soirs du lundi au vendredi De 20h à 23h Sur Énergie Mais facile avec un sourire, tant que je souris quand j'ai mal la vie car ma maman dit qu'il y a toujours plus de dit. Elle m'a dit donne ça, ça merci, puis ta vie comme une jeunesse infinie, tant toujours la main au plus démunis avant d'être important soi-même lui dit. Elle m'a dit aussi si nous t'es pas si tu secoues tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui comment des douleurs ander les billes combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Ma maman dit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 Je venais mais surtout qui j'étais on avait peu mais on savait donner elle m'a toujours dit chez nous l'accueil est inné tant que tu es ne laisse pas colorier beaucoup on mort pour cette liberté ne salis a su aimer surtout ne te fais pas marcher sur les pieds maman m'a mama dit mon île est velée change la bête en humanité c'est comme ça la vie we have vola monde tata moi ji eh eh a tes héritier offre ta vie en terre à les aimer c'est comme ça la vie ma maman Les 5 titres de la playlist Suprême Énergie 50, 000, 50 000, 000 euros à gagner Dès que vous entendez les 5 titres à la suite De la playlist Suprême Énergie <musique> La playlist Suprême Énergie Sit a a la playa para así practicar pronto por la mañana y si no hay nadie más cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor si travesito mi fruta de la pasión eh. cita to aiura No no tengo en les Bon réveil tout le monde, David Guetta, Anne-Marie, ça arrive pour vous On se aussi à Yannak Amoura qui était hier chez Coé sur Énergie Coé, 17h, 20h, chaque fin d'après-midi, on dirait que pour vous Il sera de retour, oui, du coup, tout à l'heure, après les cours, après le boulot Et en attendant, on fait le meilleur de l'émission sur Énergie Coé, 17h, 20h, c'est Coé sur Énergie Thibaut nous a dit qu'il était très amoureux de toi, hein Thibaut Ouais, ouais, ouais <rire> <rire> ouais. Mais que dans la vie, ouais, mais... tous les jours, il euh, y avait des fois des petits soucis euh... De ballonnement ah bah non. Comme dans tout... Pardon pardon ouais. Des petits ouais, y... soucis de ballonnement apparemment, de ton côté, Sonia Je vous laisse entre filles, c'est un dossier féminin, hein. je voulais pas en parler mais... C'est pas moi, c'est Thibaut qui nous a en euh, parlé Bébé, c'est une blague Genre là, on passe à la radio et euh, ouais, je, vais gar... je vais garer ma voiture Non mais on entre euh... nous, là Ah, il fallait, fallait trouver une solution, euh, bébé, c'est très bien, je ne peux plus, moi. Et donc tous on les en parle devant toute la France. France. Ah non, je, me suis, dit, je me suis dit qu'avec qu une équipe avec une équipe de professionnels euh, dans le dialogue ça allait ah, être ah, trouver, vous allez être trouver une solution, c'est oui, ça professionnel. Ah, peut-être une solution pour il va me faire jouer un jour à jour. Alors ça oh non, pas, ça ça ça de... non. Alors là bon, ça non. Alors là, non, ah, non, ça, non, ça, ça, pas Rappelez demain. Madame, si vous le permettez, je règle chaque problème en son temps, en temps. Euh là je peux pas m'en occuper. Euh voilà. Non plus. Ah oui, non, bien bon, sûr, évidemment. Ça n'était pas le sujet. Ça n'était pas le sujet. Voilà, le sujet, il disait que, bon, des fois, le jeu du 1, 2, 3, mmh. il disait que des fois, euh, voilà. Eh bien, ouais, qu ce que vous voulez que je vous dise, c'est, enfin, bébé, enfin, je... on en a déjà non, parlé. Mais... Ah, vous en ouais, avez parlé bon, Oui, ouais, on en a déjà parlé, mais elle, elle fait la gamine à chaque fois. Bah, là, c'est bien que tu sois devant plein de dit. personnes comme ça, au moins, t'es confronté à, à, à tes conneries. Ah oui, monde. Bah voilà. À mes conneries, d'accord. Bah ouais. T'as okay. du mal à assumer, tu fais la gamine quand on est... Mais euh, c'est pas là, un sujet toute la France, qui, France, euh, qui regarde, là, euh, toute qui est franchement, je pense que qu'on en a déjà parlé, non. toi et moi, et t'as pas ouais. besoin de conseils ou de quoi que ce soit pour... Euh, Ah si, j'ai besoin de, Chacun enfin, besoin de dire, conseil Chacun fait problème J'ai besoin de conseil Et t'as besoin de passer à la radio pour ça Donc euh, bah, tu je vais pètes. demain Je rappelle que vous avez commencé cette conversation En disant « Je t'aime bébé » C'était il y a moins de 3 minutes Oui Donc... Ah ouais, mais je crois que j'ai Alzheimer, je crois que je me plus. Voilà, donc faut pas non, faut pas dire ça. Non, mais faut mais régler les petits, les petits soucis de couple, mais il y a oui. des petits soucis tous les jours. Okay, Regarde, okay, tu as des bébé, je ouais. des Gavisco. Ah C'est pas il y des missions que j'ai passées. On prend des Ce que j'aime beaucoup, <rire> ce que j'aime beaucoup là-dedans. C'est ah depuis tout à l'heure, il se balance des trucs tout en se disant non, je bébé je au début de chaque phrase. Non, t'es obligé de passer la radio, bébé Mais bébé <rire> Enfin, tu as dit que je mettais... Quoi, bébé À chaque fois, il y a bébé au début de chaque phrase. Okay, mais euh... Bon, bébé, je te fais un gros bisou. Sonia Il faut régler le problème quand même hein, ça peut être souci. Bah oui, on va le régler, va m'écrire, je vais l'ignorer et ça va être réglé. normal quoi. Euh, comment tu fais ta gamelle, comment tu fais bah, oui. euh, là, oui, là oui. ça dépasse le problème, pardon, excusez-moi. Ah, non mais... enfin, bébé, non, bébé. Non, non, je te dis, je dit, de, bébé, péter, bébé, de péter, tu arrêtes de péter, de continue, tu continues. Oui, <rire> voilà. Non, bien, mais quoi, le problème mais... il date pas d'aujourd'hui, ah, hier ni de comprends pas, Excuse-moi, non, attendez, pardon, pause. ça C'est qu'elle fait ça, même quand on a des invités quoi. Ah oh non, okay. <rire> non Mais ça non Hé ah ouais, voilà. voilà. eh, bébé, dealer A <rire> chaque fois il dit bébé <rire> Vas-y, dis-lui bébé, lui, bébé. Dealer, Alors bébé, excuse-moi, bébé, bébé, bébé au carré, je vous laisse mais même euh, Sonia, même ouais. quand il y a des invités Oh mon dieu Oh non mais je vais finir en larmes la <rire> oh, non mais je la comprends mais, mais, Quand il y a des invités, tu la comprends <rire> Non mais je la comprends ouais. qu'elle est un peu blessée du coup euh, que ça se sache. Mais ça ne se sait pas, euh, euh, non, voilà, ça ne se sait pas en ah, entre nous, je comprends euh... qu'elle pète un câble. Ah, bah... <rire> tu le seul à le savoir, moi j'ai même fait de réflexion déjà Le voisinage paraît-il mais euh... puis, euh... Non non, c'est une, une vanne, le voisinage <rire> a rien dit. Moi, je te fais et faut... je... hey, ça va bien se passer tous les deux. Ça va bien se passer. Thibaud ah, dis-lui oui, que, ah. oui. dis que tu l'aimes. Ça dis-lui que tu l'aimes. Ouais, moi je l'aime. Arrête de péter, Sonia, c'est bon a ah, compris, le lourdeau. Sonia, dis-lui que tu l'aimes. Ok, lui dit pas qu'elle l'aime. Sonia, on oui. reset les deux. Sonia, dis-lui que tu l'aimes. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ah, ah. ah, je t'aime de tout mon carré, vivement ah. ce soir. Ah, okay. ah. ah. C'est une bonne idée de l'appeler. <rire> c'est très bonne idée. Ah, me bien. Me Ça va bien arranger les choses. C'est magnifique. Je vous embrasse tous les la deux. La communication. Hey, vous savez quoi ouais. Il faut se parler. 17h20, h c'est Coé sur Énergie. Il me gave ça. J'entends des bayatts son moins. À ce qui parage de cour après. Oh yeah, yeah, yeah. Mais ça va pas mettre ta terre. Mais comment ça le Demande-tu hey. Tu croyais quoi On hey. savait plus jamais. Je t'afficher mais c'est pas un délire. les rumeurs tu m'as eu dans ton lit. Oh ja ja. Oh, ja. y a pas moyen ja ja. pas ta ja ja. Genre ja, ja, ja. en cas baby tu dois ça. Je suis le grand frère pour me salir. Tu cherches des problèmes sans faire exprès. Putain mais tu es conne. C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu es C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain mais tu es C'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh jaja, oh jaja. Pas moyen on jaja. Pas Tu pas ta jaja. Genre encore j'en a bébé tu te ta. Pataka da jaja je encore j'en a bébé tu dettes ça Oh jaja jaja jaja pour moi on jaja Tu pataka da jaja je encore j'en a bébé tu dettes ça Oh jaja, jaja quatre, baby, Tu oh, pataka da jaja non Y'a pas moi on jaja ouais encore j'en a bébé tu dettes ça oh, Oh got on a baby Oh got on a baby to the town Oh got on a baby Oh juju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 à bienvenue sur énergie c'est Cédric j'espère que tout va bien, la playlist énergie Drake, jeremy Frérot, Martin Garrix, LSD, ça arrive pour vous ce matin, on s'occupe meilleur de Mickaël 23h, c'est tous les soirs en direct sur Energy 23h jusqu'à 3h et alors il y a Thaïs qui nous a appelé, concernant l'appel bienveillant de Teuf, elle était pas forcément d'accord avec le sujet du jour écoutez Thaïs qui est avec nous à Montpellier, salut Thaïs Salut Comment ça va Bah écoute, ça va bien Bon, ouais, bon pas très bien tu... Ouais c'est sympa euh, Thaïs C'est brésilien en région 1 Thaïs, Thaïs. Si, Normalement si C'est vrai J'ai posé la question mais elle m'a pas répondu ça Non mais elle elle n'est peut-être pas brésilienne Mais à la base Thaïs c'est un prénom brésilien Son prénom non apparemment Bah je suis allée au Brésil et c'est vrai qu'il est hyper répandu là-bas Mais il est d'origine grecque Ah voilà. d'accord ouais. ok ouais. Bon bah très bien, bien. Cas, Alors Bah écoute oui. Alors Taïce, tu voulais euh ah, tu voulais réagir aux appels bienveillants toi, sur euh, le l'auteur du livre là qui a dit que 3 minutes c'était plus que suffisant euh, pour la pénétration après la fesse fait chier. <rire> oh, c'est des conneries ça. Ah bon pourquoi toi combien <rire> non, non, toi Non non non, c'est pas Comment dire euh si un gars pense qu'en 3 minutes nous on peut être satisfaite euh, enfin, il se fout le dedans et c'est pas possible. On est beaucoup de femmes, c'est ce que je disais tout à l'heure au standard, si on est beaucoup de femmes à être très longue à venir et ce n'est pas possible de donner du plaisir à une femme en 3 minutes. Voilà ah, euh, euh alors ou nec... alors elle, elle simule je suis désolée. Ou peut-être qu'elle simule, ça ouais, c'est pas possible, effectivement du coup effectivement en simulant, tu te fais chier après 3 minutes. Ouais, aussi Parce ouais, que souvent euh, tous les cas Au bout de 3 minutes ah, Tu te fait prof, chier il, il, il arrache, il envoie Il y croit Et il est nul Donc je vais simuler Ah, t'es déjà tombée sur, voilà. sur un nul Thaïs, a priori alors Oh là là. Mais au Brésil, tiens <rire> Justement au Brésil Sérieuse ouais. Sérieuse Ah ouais, ouais, ouais Mais tu sais, le gars qui s'allonge et qui dit vas-y fais ça. Et puis toi tu, tu... Ah, tu ouais, okay, bon, ah oui, tu es sur tombé sur Andreu Guillard. Effectivement. Ah, Effectivement. le gars relu. Donc toi pas d'accord avec ça. Très bien. Et eh ben écoute. Absolument ah, euh... pas d'accord. Et eh ben écoute, c'est noté hein. Tu vois Amina, on peut avoir un avis là-dessus hein. Amina c'est toujours ah, bon quoi. Oui, on te ah, fait chier. Tu peux durer de ça éternellement. Mais j'ai donné mon avis, c'est une blague euh, tu as pas donné ton avis, tu as voté en touche comme d'habitude. Si te bah, question. Ce cas, pose... alors c'est dingue alors. Mais parce que y a un moment ça viendra un moment tu vas tu vas donner bon tu vas te coincer c'est c'est bon. quand même d'être euh... je pensais pas quand j'étais euh, quand j'étais petite ou quoi qu'un jour je fascinerais les foules comme ça que tout le monde euh, s'acharnera pour avoir une réponse quoi mais bon c'est ça d'être une idole une sorte d'Algérie mais c'est ça au dessus d'Algérie je vais annoncer un non mais j'annonce non mais une Algérie euh, la meuf euh, nos limites quoi une non, Algérie ça d'accord bon taïse je te fais des gros bisous en tout cas merci d'avoir appelé tu rappelles évidemment quand tu veux Ouais c'était sympa gros bisous. tu veux. Salut Thaïs, gros bisous. 40 71 5000. Michel sur énergie. Michel. 23h. Tu l'as au vendredi.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 Cette lune les yeux pour que non plus ne et rende fortune à mon tête pleine de brume souci n'est pas un au revoir je pensais plus du pauvre revoir la vieille histoire sans avoir peur du temps qui passe de la hauteur à A. ceci n'est pas un au revoir je pense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 Oh, ceci n'est pas un au revoir, oh, je me Before they try and kill me They gotta make some choice Cause they running out of options Cause I've been going off And they don't know when its stop And when get the to top And I see that you been learning And when I take you shopping You spend it like you earned it And when you popped off on your ex He deserved it I thought you wouldn't want fun From jump and confirmed it Track money Benny I buy you champagne But you love some honey From the block like you Jenny I know you special girl Cause I need too many Risha, do you love me? Are you riding say you never leave from beside me cuz i want you and i need you that i'm down for you always JT do me are you riding say you never ever leave from beside me cuz i want you and i need you that i'm down for you always who you think we kissing in no way kissing kissing in no way Kiss, kissing kissing in no way uh. i need that black card in the code to the safe Ooh. code to the safe code code to the safe you want had a net bro but in net chill watch your net net net bro i want you and i need you and i'm down for you always yeah i'm down for you always yeah yeah i'm down for you for you down down for you always Et jeudi matin sur NRJ, salut tout le monde, bon réveil, j'espère que ça va vous tous On se fait Martin X, LSD avec Labrandia et Diplo Il y aura aussi que blagues dans la playlist NRJ Et avant de le retrouver à 20h ce soir avec toute l'équipe en direct aussi le meilleur du rico-chaud sur NRJ Tout le monde est en danger C'est l'heure du canu le canular du jour sur NRJ Alors pour ceux qui ne connaissent pas Bernard Laporte, il parle comme ça Mon grand-père me disait à laver les oreilles à l'âne, tu vas me perdre ton teint et ton savon Parfois j'ai l'impression que c'était ça C'est vrai Bernard, c'est vrai Je vais tenter de l'imiter, de l'incarner et d'obtenir des maillots du stade français Paris, puisque lui, il est président de la Fédération Française de Rugby. On essaye, ça rate à bosser toute la journée, raconte-nous. Toute la journée, en fait, j'ai appelé le stade français en me faisant passer pour ta secrétaire, monsieur Bernard Laporte. Et incroyable mais vrai, on a réussi à obtenir le 06 du directeur général qui est, Rico, tu le connais Qui Fabien Grosbon. Oh M. Fabien ouais, Grosbon. Et ouais C'est un truc de ils fou Ils se connaissent ou pas les deux Ils se connaissent, Rico Donc vraiment, il ah. que t'assures Ils se connaissent très très très bien Bon, on l'appelle tout de suite Parce Allez. que les gars vont lui envoyer un SMS euh, On y va, bon. on appelle C'est parti Allo Allo, Fabien Oui, oui bonjour, c'est Bernard Ça va, moi, tu vas bien Très très bien, moi Surtout, c'est toujours mieux Quand on gagne ah, ah, J'ai vu <rire> les matchs Ils sont aboutis, ils sont bien faits ah. eh, Ça cartonne C'est un beau match Et c'est beau match Bon, ça va, toi Oui, ça va. Bon, écoute, je t'appelle parce que j'aurais besoin de quelques maillots, là, tu sais, parce qu'on fait un truc associatif avec les gabins, et j'aimerais bien pouvoir euh, fournir quelques maillots avec le dédicacé par les joueurs. Ça s'organise sans problème. Bon, oui. ben, quand... super. Quand... Mais, alors, oui, il ne m'en faudrait pas beaucoup, hein, je te dis, euh, j'ai appelé tous les clubs, là, j'étais avec le, le, le Racing avant, il me faudrait deux de maillots, quoi. Deux maillots, pas plus, eh. Oui. Ouais, ça, ça te va, Fabien, c'est bon pour toi Ça marche, c'est pour quand Oui, c'est ouais, un truc qu'on va faire, tu sais, à la noël Mais moi, j'y tiens, c'est pour les gabènes, tout ça. Je veux faire quelque chose de, de sérieux. Hein. Ouais, pas de problème. Bon, c'est bon. Euh, Dis-moi, tu fais quoi, toi, euh, la semaine prochaine Tu es dans le coin Bah oui, je suis toujours, euh, toujours à Paris, quoi. Ouais, parce que moi, j'ai une, une réunion ou deux, là, sur, sur Paris. Ce serait peut-être c'est sympa qu'on puisse se faire une, une bouffe. Ouais, pas de problème, si tu veux. On fait ça. Ok, je, je, je te laisse avec ma secrétaire. Vous voyez quand est-ce que tu es, tu es dispo avec, avec ton planning okay. pour bouffer Puisqu'elle peut être les deux en parallèle Oui, bien sûr, ok. Allez, je te la laisse, attends. Toi, laisse-toi. Putain, il y a quoi j'ai... On ne le débranche pas, le gars. Non, ah non, continue. continue. Es Essaye de voir si on peut avoir les, les maillots. Allez. Allez, ça. Oui, monsieur Grosbon. Allô Oui. Euh, je note vos disponibilités pour la semaine prochaine sur Paris. Euh, j'ai l'impression que je parle pas vraiment avec le secrétaire de Bernard Laporte que je viens d'appeler, là. Je ne comprends pas trop, là, monsieur. Oui, monsieur. Mais, mais, on se reparle demain alors Fabien Fabien Grosbon oui. Vous êtes en oui. direct Sur énergie C'est une vanne ouais. Ouais. Bravo Fabien <rire> Je suis désolé Je m'appelle Emmerick Bonnery C'est Ricochot Sur énergie 20h 23h C'est une vanne Et Fabien On voulait faire Une grosse dédicace Au Stade Français Et ouais. à Bernard Laporte Et, ouais, et, et, et bon je Ouais, au Stade Français Paris, qu'on aime très fort et j'ai joué en étant jeune au Stade Français en Crabos pour tout vous dire. Donc c'était euh, c'était une blague pour vous faire une petite dédicace et vous dire que vous faites un, un superbe début de saison et que c'est dur de vous piéger. Merci, c'est gentil. Merci. <rire> on vous embrasse, au on vient au stade. On j'attends chaque quand vous voulez. Ah bah c'est ah, gentil, vous ça vous me fait gros bon. Vous savez qu'en énergie d'énergie le Stade Français, il y a toujours une proximité. Euh, on pense notamment à Max Guazini qu'on embrasse. Bien, bien sûr. À très vite, Fabien Merci. Au, Au stade, à plus plaisir Au revoir Tout le monde est en danger. C'est l'heure du cani le canulaire du jour sur Énergie. The of my mind. Ever since you came We are river Running wild How could I have been so blind I just live a fast life Forget about the past I not allowed to escape my feels And Friendships only pass by Show up like strobe lights With you I feel something real And I the heart, we got the soul, just when the world's saying they got no hope, it comes the love, we got audio, I'm flying high, superhero, that's on my just with my Marilyn Monroe, so like a star, cause we got audio. sur Énergie, c'est Cédric, on est là-bas là, tous ensemble jusqu'à 6h, jusqu'au retour de menu dans 6h sur Énergie, en attendant bah, la playlist Énergie, on n'écoute que Black dans moins de 3 minutes et avant de le retrouver en direct dès 17h voici le meilleur de Coé sur Énergie 17h, 20h c'est Coé sur Énergie Bon, il faut que tu m'aides sur un truc là, parce que alors j'ai écouté, j'ai écouté plein de choses on va se faire dans un instant en live ce titre là-dessus ça va Tout l ça ça va. Tout à l'heure Stouf me disait l'explication de Djaja, tu me disais que c'était quoi Stouf C'était un garçon qui racontait des, des salades sur les sur tes copines. Ouais, c'est ça. Modo, c'est ça. Ouais. C'est ça. Mais ça existait avant Comment ça Un Djaja, ça existait ou c'était où Ah non, mais Djaja c'est plus euh, comme j'aurais pu dire euh, oh chérie, oh euh, c'est un prénom en fait. On est d'accord. Ce que je veux dire c'est que ça, ça, ça n'est pas mieux que oh pas... chérie le truc, ça va <rire> pas marcher. Euh, oh c'est oh pas chérie. Chéri <rire> ah <Rires> Et Jean-Michel, on a Jean-Michel Oh Jean-Michel ouais, Ça s'allume moins bien <rire> ah, C'est un prénom Bah oui, c'est un prénom, tout simplement Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se disent C'est ah, ah, <rire> devenu un nom Alors, je reviens sur une autre phrase Je suis Patakata, un djadja Ça, bon. j'ai compris mm -hmm. En Katchanai Baby, tu dettes ça. Alors là, je suis plus dans le flou. Je, voilà, avec je pense à mes parents qui écoutent. Disent, en Katchanai Baby, tu dettes ça. Je pense qu'il y a plein de gens cet été qui ont chanté oh en disant « t'as compris ». <rire> en Katchanai Baby, tu dettes ça. Comment dire euh... bah oui euh... <rire> Même Google Translate n'a pas réussi. <rire> On a planté 2h10 cet après-midi. Euh, en Katchanai Baby, tu dètes ça. Euh... C'est toi. C'est de toi. Hein. Ouais, <rire> Tu, tu l'as écrit Ah j'ai dit ça Je, je l'ai dit Je l'ai chanté même Ah oui ça ah, moi ouais, ouais. Euh, Ça veut dire euh, C'est une manière de dire genre toi tu Tu pourrais m'avoir alors ouais. C'est ah, okay. de la drague D'accord ouais. Donc on est passé à deux doigts de haut oh, Thierry tu pourrais m'avoir Ouais Comme <rire> ben, Moi je préfère la version qu'elle a fait hein. ok euh, Tu parles sur moi, il y a R Crache encore, il y a R C'est connu quand même. bah Il y a R, il y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Je demande. Excusez-moi, euh, monsieur. <rire> pardon, qui êtes-vous Allez prendre l'air. Mais il y a des <rire> gens qui nous écoutent. Il y a, des... Euh, <rire> voilà, y a euh... des gens qui ont chanté cette chanson voilà, sans peut-être tout connaître. Voilà, ouais, bien sûr. Moi le premier. 17h20, h c'est Coé sur Énergie. Face-moi, je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle me dit je veux t'aimer, je suis sonné. Complètement sonné. Elle voudrait que le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné. Elle pense au ou peut-être m'empoisonner. Entouré de traîtres honnés Faut savoir sur qui tu pointes ton pistolet Pris dans un engrenage Tu vas trop vite pour moi Oui, Angela mmh, Non, fais pas genre mmh, Angela C'est love, qu'est-ce qu'ils attendent Je pense qu'il va le matin Rampes oh, comme un serpent C'est sûr que un peu comme ça On vient en sonner Elle voudrait qu'on le fasse mais je suis sonné Je suis sonné. Sonné. Sonné. Ah, sonné. Sonné. Sonné. sonné. Mon bec sonné. Elle veut couler mais je suis sonné. Ah, mon bec sonné. Elle pense au mariage mais je suis sonné. Sonné. Sonné. vous éler. Donc ma relation est sur la sellette, n'est-ce pas Elle nous porte l'œil, pourquoi tes copines veulent s'emmêler Je ne veux pas. Est-ce que tu penses que ça sur moi Tu m'aimes ou pas Oui, mais parfois est love, est ma je doute de toi. C'est l'love, qu'est-ce qui s'attend Je pense qu'il va le matin. Rampre comme un serpent, je suis sûr ça, un peu comme Satan. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah, complètement sonné, elle me dit je vais t'aimer, mais je suis Il est acheté mais je c'est tout frais? Dans la playlist Énergie. Hey, it's Camila Cabello. I love NRJ. Énergie. It's music only, only, only, only, only, only, only, only, s i'll be in god tomorrow comes and goes before you know so i just to let you know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 sur Energy salut tout le monde bon réveil j'espère que tout va bien c'est Cédric normalement ça roule là on est euh, jeudi aujourd'hui Big Flo et Oli dans la playlist énergie et avant de le retrouver en direct jusqu'à 6h on sait le meilleur demain nuit dont 6.9 sur énergie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 me parle, tout le monde croit savoir ce que je dois faire de ma vie, ce qu'il a dans ma tête, mais j'écoute que moi et je me répète que c'est pas grave, ce soir tu danses, la nuit porte conseil, faut pas tu penses, ne pense plus à rien, rien, rien, rien.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 if I... Bonjour tout le monde. Bon réveil, j'espère que ça va. que Vous avez tous bien dormi. Un peu plus de 5h. C'est Cédric. On va écouter Kelvin Harris et Sam Smith dans la PC Energy Juice World aussi en nouveauté énergie et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h, celui qui va doubler votre salaire dans 69 sur énergie 7h5 et 8h5. Inscrivez vous énergie.fr. Voici le meilleur de Manu Dont 69 sur énergie. FR. Et Manu dans le 69 sur énergie de l'amour. De la compassion. De l'empathie. Il est temps d'ouvrir les portes du centre d'accueil des hommes Vous êtes un homme Et vous souffrez Votre femme vous a grondé Votre copine vous a réprimandé Venez le dire, venez vous faire du bien Et nous vous serrons dans les bras bon. 0-870-42-48 Alban, bonjour Salut Manu, salut 0 Oh là là, tu as une voix tremblotante Tu as une voix chevrotante ouais. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous tout Alban Manu, ma femme me gronde Elle a mal aux fesses depuis plusieurs jours Alors attends <rire> Qu'est-ce qu que c'est que ça ouais, quoi Ma femme me grotte parce qu'elle a mal aux fesses depuis plusieurs jours Je crains le pire euh, Sur cette histoire, il faut ouais. vite que tu nous dises pourquoi Elle a voulu faire du vélo Manu ah, ah, oh, Alors tu sais quoi c'est vraiment Parce que je suis entre soulagé et déçu ouais, ça. <rire> Moi aussi Moi aussi <rire> <rire> Ta femme te gronde allemand Parce qu'elle a voulu faire du vélo Et forcément quand on fait du vélo pour la première fois Bah c'est vrai, on a mal aux fesses après Mais ah, pourquoi c'est toi qu'elle gronde A priori c'est de ma faute si la salle est trop dure oh. euh, C'est oh ah. le nombre d'hommes Qui dans le monde se font gronder pour rien Mais, Mais c'est toi euh. qui a acheté le vélo Même pas Ah, Il fallait peut-être tester la selle avant qu'elle monte dessus oh. ah Est-ce qu'on est ah qu teste vos bottes Quand vous achetez des bottes oui. C'est oui. pas possible ça, après Vous allez nous engueuler parce que vous c'est trop petit dedans <rire> Alban ah, ce n'est pas sérieux Ce n'est pas possible. Elle est juste non. un petit peu de mauvaise humeur parce qu'elle a mal aux fesses mais c'est moi c'est pareil quand je fais du sport j'ai des courbatures ça me met de mauvaise humeur c'est parce qu'elle a mal. Ah. Ça va passer, c'est tout, c'est rien. Mais allez gronder un mur, allez gronder le vélo, allez gronder qui vous voulez, mais <rire> pas le bonier <rire> pour rien. Et le résultat ça va être quoi Ça va être Al euh, Alban et ben il faudra plus faire de vélo quoi. Elle ira faire du vélo toute seule. Et ah. du coup Alban qu'est-ce qu'il va faire Bah il va grossir, grossir, grossir, grossir, grossir. <rire> Et ensuite ben il gronder Alban parce qu'il est trop gros elle va le quitter. Bravo <rire> Bien tard pas mal bon Sache, Alban, que le centre d'accueil des des hommes sera toujours ouvert pour toi. Ouais. Merci à vous. Je t'en prie, on est là pour ça. Gaëtan, bonjour. Salut Manu, salut Léo. Ouais. Bienvenue sur Energy Gaëtan, j'ai envie de te serrer dans les bras comme une peluche. Ouais, tu peux. Le centre d'accueil des hommes est là pour toi, on t'écoute. Alors, moi, je vais t'expliquer, je me suis fait gronder, j'ai remis la bouteille de lait avec euh, vraiment un petit fond de lait dans le frigo et je me suis fait gronder pour ça. Bah, non Mais alors c'est incroyable mais c'est Je voulais pas gaspiller moi Mais évidemment eh ouais. mais oui Tu ne veux pas gaspiller Il reste encore du lait Tu le remets au frigo Pour que le lait reste frais Et tu te mmh. fais gronder Ces deux petites ouais. gouttes Pourquoi tu les mais as pas bu Franchement Gaëtan à quoi ça sert de les remettre dans le frigo Mais s'il n'a plus soif bon hein, bon ouais. De ouais. deux gouttes Mais non, qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce Ah qu veut écoutez, écoutez il a dit gaétan Son bol va déborder Non, eh ouais. et si son bol débo non mais c'est vrai, si le bol déborde Il en aura partout, il va faire tomber sur le canapé Et il va se refaire gronder Mais c'est un cercle vicieux ah Mais qu'est-ce que là, vous voulez là, là, là, là, là, Vous voulez notre C'est ça que vous voulez Qu'on crève <rire> C'est ça mmh. Le centre d'accueil des hommes, c'est mon centre d'accueil <rire> voilà. ah ouais. Je suis avec toi Gaëtan, courage Merci, merci Celui qui est encore en couple dans l'équipe <rire> oui. coup, ouais. euh, Nico Ouais je peux, moi aussi si tu, faire partie Tu t'es fait gronder Oh oui, oui, oui. c'est ma femme qui m'a grondé Parce qu'en fait mon code d'iPhone euh, De déverrouillage d'iPhone C'est la date de naissance de ma maman et pas la sienne Du coup elle m'a grondé oh. et, ça, et ça je suis désolé mais avec la famille on rigole pas hein. C'est juste un oui. code d'iPhone Il y' a pas mort d'homme mais, mais, mais évidemment et Je me suis fait gronder Mais comme jamais quoi Je te jure Oui mais ta femme C'est ta famille aussi Oui mais c'est déjà mon fond d'écran Elle elle dort déjà avec moi oui, ah, C'est normal je, je, On peut en laisser un petit peu Pour ma maman mais, Qui mais non, est gentille Et qui m'a mise au monde Je suis désolé Mais, quand mais, même. Je, euh, non, mais il a elle raison Elle m'a porté pendant 9 mois Elle m'a appris à manger Elle m'a appris à, à, à, à marcher mm -hmm. Ok Je lui dois juste au moins ça Un code d'iPhone Nico n'a pas accouché euh, euh, Sa femme n'a pas accouché de Nico C'est quoi un code d'iPhone Je pense qu'il est temps que Nico tu coupes le cordon ombilical. Ah jamais, j'arrête ma ma mère, vous savez quoi non, non, non. Vous respectez pas les parents. Vous ne respectez pas <rire> les parents de Nico. Vous ne respectez Vous savez quoi ce que j'aurai à faire Vous ouais. êtes en train de faire des bras d'honneur à la maman de Nico. Ouais. Mais, non, mais ma femme dit, est en train est... de chasser ma mère. En fait, c'est ça. C'est ça avec cette réflexion je suis en train de. Et ça passe pas comme ça. Mais bien que ça comme ça. La prochaine étape c'est quoi Elle va vouloir un chat. Oh là là là. Ça jamais. Laisse pas faire Nico. Tout à l'heure, 6h 9h 30 out of dans le 69 sur énergie I you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 Science here So come Tonight Tonight <laughs> You acting tonight mm. Is it loud or no? Cause my body you so i must replace you oh, easier said than done i thought you were the one listening to my heart instead of my head you found another one but i am the better one i won't let you forget me you left me falling and landing inside my grave i know Prescriptions to make me feel like okay. I know You're blowing the wind I should have listened to my friends Leave this shit in the past But I wanted to lash You were made out of plastic fake I was tangled up in your drastic ways Who knew evil girls had the prettiest face? You gave me a heart that was full of mistakes I gave you my heart and you made heart break You made my heart break You made my heart vous êtes sur énergie salut tout le monde bon réveil j'espère que ça va ce matin en... énergie on démarre avec les béliers Votre ambition sera grande aujourd'hui Quant aux taureau vous éprouverez une pénible impression d'insécurité Les jumeaux vous adopterez un état d'esprit positif Les cancers mettez un grain de fantaisie dans vos relations Les lions, ne négligez pas vos relations aujourd'hui Quant aux vierges, l'ambition, la combativité et la volonté seront là les balances, votre sens du contact fera effet, les scorpions, la vie amoureuse se déroule sereinement, les sagittaires vous communiquerez aisément avec autrui et capricorne l'influence de Jupiter devrait avoir des répercussions positives les versos, votre relation, votre situation professionnelle se présente fort bien les poissons, vous allez vivre une certaine agitation aujourd'hui un bon réveil avec nous sur énergie 10 euros, 10 la faune et 15 panda plus le meilleur de Manu, 10 6 9 sur énergie c'est la suite oh, oui, avec... quelle radio double au salaire on vous réveillons le matin quelle radio vous accompagne à la maison en vous éclatant est-ce que vous avez un micro dans le supermarché me dites pas non je t'ai déjà vu merci client écoutez co est tous les soirs de 17h à 20h sur énergie quelle radio vous offre 50000 € avec la playlist suprême Radio vous fait découvrir les plus grands hits des plus grandes stars toute la journée. Et... Iliashi, it music only. Ce vendredi, jackpot Euromillions de 130 millions d'euros minimum. Montant à partager au rang 1 et plafonné à 190 millions d'euros pour voir règlement. DJ. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Énergie présente la Techno Parade. Rendez-vous le samedi 22 septembre à Paris pour les 20 ans du plus grand événement électro de France. La Techno Parade. Au programme, les meilleurs DJ français et internationaux du moment. Plus d'infos sur technoparade.fr. Les 20 ans de la Techno Parade. Le 22 septembre à Paris. Un événement. Énergie. It's music only. On a two -star. Je rase les murs de sang, je Autour je trace ma terre brûlée. L'âme sous le feu pour faire le pas. C'est les frères sont là. C'est le jour du grand départ. Tu verras je suis belle, pour te décevoir. Je sais bien ça pourrait prendre des années pour rien. Et puis tout pourrait bien s'effondrer. De... J'endosse l'écorce, je pense trop fort On me dit que sans masque, je vaux de l'or J'amorce mon vol au-dessus Je saute dans le vide sans peur Je vole avec toi, vers demain Disse-moi secret dans les mains Je veux vivre encore ici, ailleurs Je saute dans le vide sans peur J'avance Drop, love, drop, drop out the beat Strong, there's nothing strong I'm scared of nothing, everything It's gonna be a new day Deal. We'll leave these walls tonight to run before we've just begun No matter what they all say In fear, we'll throw this chain off the fire to the sky We'll keep the outside lurking in Is-ce que is que rien n'est Les sangleurs le sol crache toutes ses couleurs le sol tremble pas plus bas que tous ces gens que j'admire je vole pas moins que tous ces gens que j'admire je vole pas C'est ces que... tout frais Don la playlist Elergio noche muy larga así que toda la Conmigo muy bien y si no pues tú no ven Esta noche yo voy hacerme con el balte De noche me flauco como ya andé Ay tequila, déjate de trem mamacita, con el mundo quiere, pa la mami no quiere, sé que me mami tu vuelvo no mientas, la gente Salut tout le monde, bon réveil, belle journée, pas le 25h30 du mètre, on est jeudi aujourd'hui, c'est le 20 septembre, on va écouter Armin Van Buren, Eddy de Préto qui arrive aussi dans la playlist d'énergie, ce sera la semaine prochaine chez Koué sur énergie, euh, 17h, voilà, ce sera mardi prochain. Eddy de Préto, et avant de le retrouver en direct un petit peu avant 6h, aussi meilleur de Manu dans 6 h sur énergie. malu dans 6h9, 6h9h30, tous les matins sur énergie. Ouais c'est comme chaque matin les infos de Glandu, l'homme qui donne des réponses aux questions que personne ne se pose. Et on commence par une info business. Oh. Ah oui, je suis aussi ça, un feu ah glandu Le donc. business. En 2012, Google a acheté l'entreprise Motorola pour 10,7 milliards d'euros, entreprise qui a la revendu 2 ans plus tard pour 2,5 milliards d'euros. Oh. Ils ont perdu donc ah. 8, 8 milliards d'euros. Une erreur au passage, mais oui, un beau raté. Et ils ont pas réussi à ils pensaient relancer Motorola en sortant des nouveaux portables notamment mmh. et ça mmh. n'a ça n'a pas marché. Et tu sais quoi C'est un élan d'espoir. Google aujourd'hui, on est tous euh, voilà, on est tous dépendant de Google. Oui, euh, oui. OK, c'est incroyable, mais Bah, ils ont aussi des ratés quoi ah oui. voilà Donc ouais. ça veut dire que si vous faites des ratés Vous pouvez quand même devenir Google ouais. Bon mais nous bon. on fait que des ratés Mais euh, <rire> ça. et quand même C'est de l'espoir oui. Une info animaux Les gorilles se battent quand ils sont bourrés oh, ah non oh. Ouais. En fait que comme nous les, les, les gorilles, enfin comme nous, certaines personnes <rire> Ils n'attaquent normalement que Lorsqu'ils se sentent menacés Mais lorsqu'ils mangent beaucoup de tiges de bambou en fait ça, Les tiges de bambou elles fermentent dans leur ventre et en fait ça fait un peu comme si Des effets similaires comme s'ils étaient alcoolisés Et qu'est-ce qu'ils font dans ces cas-là et bien, Ils se bagarrent beaucoup plus facilement Et tu vois il y a des vidéos ils, ils se battent Mais, un peu ils Mais là de cette info Moi je ne retiens pas que les gorilles euh, alcoolisées Ils se battent Oui. Ce que je retiens de ton info C'est que au lieu d'aller payer des verres dans les, dans les bars On va aller bouffer du bambou <rire> Tu peux essayer oh, L'astuce géniale du ouais, ouais, ouais. Merci Glandu Avec plaisir Manu On pourrait même ouvrir un, un bar à bambou ah, oui, ouais. Mais avec bon. modération C'est bien Dernière petite info ouais, On termine par un régime hors du commun Un homme a déjà passé un an et 17 jours Sans manger ah. 382 jours sans rien avaler et à titre de comparaison à l'individu moyen qui pèse 1m70 et 70 kg, il tient 40 jours environ sans manger. Mais comment tu tiens sans manger ouais. Eh ben alors lui, il avait il était énorme à la base hein, quand même, il faisait 207 kg au départ ah. et il a quand même reçu des compléments alimentaires et des vitamines. C'était suivi par une ah. équipe ah. de médecins son régime. Ah oui, mais mais fait, un, criche, jour, un jour il <rire> s'est dit je veux maigrir. Ouais, il s'est dit je veux maigrir, ah. il a rien avalé de solide pendant un an et 17 jours quand même. Et au final il mesurait il pesait combien À la fin il pesait 82 kg. Waouh wow. ah, il a perdu 125 kg. Ouais, en 1 an. Voilà ça. Il était Il est, tranquille, est aux toilettes en moyenne tous les 45 jours oh, oh. Ouais. Mais du coup ça va quoi C'est incroyable oh. ouais, ouais. ouf oh, Tous et... les 45 jours mais il y avait une fanfare du coup Qui, a... <rire> <rire> qui l'accueillait Il hey, y a Bernard il va chier oh. Oh. Manu. Excusez moi mais là c'est sorti tout seul ah, non. Ah, Elle n'est pas belle celle-là Elle n'est pas belle <rire> et bien, Merci pour cette belle info <rire> Et euh, Bernard il arrive <rire> 9h30 c'est malu dans le 69 sur énergie tu seras viril, mon kid je ne veux voir aucune larme glissée sur cette gueule hi qui se corps tout sculpté pour atteindre des sommets fantastiques que seule une rêverie pourrait surpasser tu seras viril mon kid je ne veux voir aucune once féminine ni les hernie des gestes qui veulent dire et je sais c'est si ce sont tous de même les pires à venir te castrer pour quelque vocaliste tu seras viril, Viril mon kid, de toi, c'est finesse tactique. Ces femmes d'origine qui féminisent groguise son prétexte d'être le messie fidèle de ce fier modèle archaïque tu seras. Viril tu tiendras dans tes mains l'héritage iconique d'Apollon et comme tous les garçons, tu courras de ballon en champion et deviendras mon petit héros historique. Tu seras viril mon kid, je veux voir ton teint pâle se noircir de bagarre Et forger ton mental pour qu'aucune de ces dames te dirige vers de contrées roses Néfastes pour de glorieux gaillards Tu seras viril mon kid, tu y hisseras ta puissance masculine Pour contrer cette essence sensible que ta mère nous balance en famille Elle fatigue ton invulnérable Achille Tu seras viril mon kid, tu compteras tes billets d'abondance Qui fleurissent sous tes pieds, que tu ne croiseras jamais Tu cracheras sans manière, en tout sens, défileras terre et dopé le chair de nerfs protéines Et tu seras viril mon kid, tu briras par ta force physique Ton allure dominante, ta posture de caïd Et ton sexe triomphant pour mépriser les faibles Tu jouiras de ta rude étincelle Tu Mais moi, mais je joue avec les filles, mais moi, mais je ne comprends pas mon chiffre, moi, mais moi, est terrible pour que tes propos cessent d'exister, mais moi, mais moi, je joue avec les filles, mais moi, mais moi je ne comprends pas mon chiffre, mais moi, mais est terrible pour que tes propos cessent d'exister, Salut, salut, bon réveil, sur un petit point météo. Énergie, météo. Avec euh, du gris sur la façade ouest euh, ce matin, du soleil partout ailleurs. 17 à 22 degrés pour les températures. Cet après toujours du gris de la Bretagne, Haute-France. 20 degrés à Caen, Le Havre et Rouen, ça c'est pour cet après -midi. 24 à Nantes, Paris-Lille et Dijon. 28 à Strasbourg et Marseille. 31 Bordeaux, Toulouse, Montpellier et Bastia. Un bon réveil avec nous sur Énergie. Le retour en direct de Manu dans 6.9 sur Énergie avant 6h. Et là, aussi Pink sur Énergie. Bon réveil. Énergie, salut salut, bon réveil Maroon Face dans un playlist Énergie, ça arrive pour ce jeudi matin avant 6h du mètre, avant le retour en direct de Manu dans 69 sur Énergie et avant tout ça, c'est le meilleur de l'émission c'était hier matin chez Manu dans le 6-9 Manu dans le 6 sur Énergie De l'amour, de l'amour, de l'amour ah. mmh. Charlène et Romain sont avec nous, bonjour à vous deux salut Manu. salut Manu Romain a 36 ans, Charlène a 28 ans et vous êtes en couple depuis 7 ans, c'est ça Oui c'est ça c'est bon <rire> Et vous êtes marié cet été Exactement. Oui, le 14 août oh. ah. Félicitations Oui, tout mignon Charlène se souvient de la date Romain, la date de oh, votre je... mariage Tu t'en euh, rappelles Je crois le 14 août aussi Bien <rire> Retiens bien parce que dans un an Charlène te fera un drame si tu oublies ouais. la date ouais, Déjà, ça. chaque semaine je dois avoir l'anniversaire Donc euh... voilà. Vous êtes avec nous tous les deux D'abord merci parce que vous risquez de vous engueuler dans quelques instants ah. <rire> Le principe est très simple On va vous demander l'un après l'autre votre meilleur souvenir de couple et ensuite Votre pire souvenir de couple Comment son, comment sont soft Charlène, quel est ton meilleur souvenir de couple avec Romain Eh bien moi, mon meilleur souvenir de couple Ça a été notre rencontre euh, On s'est rencontré lors d'une soirée déguisée euh, Lui, il était un touriste brésilien Et moi, j'étais un hôtel de l'air Alors, excusez-moi, c'est euh... comment un touriste brésilien ben Avec un sombrero, un short du Brésil, des tongs de... Ah <rire> euh... Alors, Romain euh, et Charlene, je suis désolé de vous alors je vais risque de quand ouais. je vais mettre les pieds dans le plat et de ouais. faire... je risque de provoquer un drame. Mmh. Le sombrero c'est le Mexique. Ouais. Voilà. Ouais, pas avec ce que j'ai trouvé ouais, la... il est, pas, est, pas, est jaune et vert. D'accord, si c'est jaune vert alors c'est Brésil. Bah à ce là c'est quoi tu prends un concombre et un citron, tu les mets où tu veux et es... <rire> et es du Brésil oh, C'est jaune et vert. Bon. Ouais, okay. peu importe, c'est pas grave, c'est l'imaginaire ouais. vous êtes déguisés. Et là, tu le rencontres Et là, je le rencontre et, euh, et on accroche vachement. Et, et on se revoit une semaine après, en fait. Euh, et on conclut et ça a été le début de notre relation. Oh. Oh. Ah ouais Est-ce que quand vous êtes revus, vous étiez toujours en touriste brésilien-mexicain <rire> Non, non, non, parce qu'au resto, ça fait bizarre, quand même. C'est d'accord, <rire> oui. J'ai du contest. Bonsoir, réussie, je te rassure. <rire> Belle histoire. Romain, quel est ton meilleur souvenir de couple avec Charlène Euh, moi c'est un peu plus croustillant c'était aussi un peu au début de notre relation écoute euh, au retour d'une soirée <rire> retour d'une soirée arrosée euh, ben, on n'a pas pu attendre de rentrer dans l'appartement écoute on a fait un gros câlin dans le parking euh, dans un parking quoi. wow <rire> ouais oh là oh là mais attends il y avait des gens qui pouvaient passer dans le parking ah euh, ouais, ouais, ouais, ouais. c'est un oh, parking ouais. qui était ouvert ouais tout à fait oh là fait. Oh là wow. cool donc, euh, donc si tu oh. veux ouais, comme c'était le tout début aussi c'est celui-là qui m'a marqué le plus il y en a d'autres, monsieur celui-là... Ah, il y en a d'autres, ah, d'accord. Ah, non. non, depuis 10 ans, on fait plus l'amour. <rire> Romain et Charlène, passons maintenant à ce que nous attendons tous, les pires moments. Ouais. Charlène, quel est ton pire moment de couple avec Romain Le pire moment, ça a été en fait sur une soirée avec des copains. Euh, Romain racontait un de nos week-ends en amoureux et il donnait euh, il donnait plein de détails et puis au fur et à mesure je lui disais que c'était pas avec moi et il insistait vachement sur les détails il disait mais si tu te rappelles pas tu te rappelles pas je lui disais c'est pas avec moi et au bout d'un moment en fait il s'est aperçu que c'était avec son ex et que c'était pas avec moi. T'imagines, faites tes amis qui Merci. leur disent « Oh, il faut que je vous raccoute le meilleur week-end de ma vie. Oh, » C'était avec Charlène. On wow. était tous les deux dans un hôtel. Non, non. Non, non. Et, et ouais, il insistait. Je lui disais « Mais arrête, c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. » Mais il oh. dit, Mais tu te rappelles pas voilà. ?» Et puis, à un moment donné, il s'est mis à réfléchir et il a dit « Ah bah oui, c'était pas avec toi. Oh, » Et il y a eu un gros blanc. Et tout le monde a eu trop de peine pour moi. J'étais très mal à l'aise. Oh, et l'amour la la la la. dans le parking, c'est bon C'était avec toi ouais, <rire> <rire> Romain, quel est ton pire souvenir le dire avec Charlène ouais, Moi, le pire, il est un peu redondant parce que ça arrive, je suis euh, j'aime bien jouer à la play le soir, tu vois, tranquillement. Oui, à la console, euh, bah, comme tout le voilà, monde. Ouais. Des <rire> jeux en ligne, euh, un jeu de foot en ligne, et euh, écoute, je suis hyper mauvais perdant. Et le problème, c'est que Charlène se lève tôt pour aller au travail le matin. Hein moi, quand je joue, c'est un peu tard et je suis mauvais perdant, donc je, je, je, je crie un peu, quoi. Donc, hein je cri Je l'ai réveillé, il n'y a si longtemps que ça j'ai vu un peu des flammes dans ses yeux, tu vois là, j'ai dit oups, j'ai été peut-être un petit peu trop loin, elle a coupé la console et j'ai eu droit un petit peu à l'amour, on va dire, pendant 3-4 jours quoi. Oh. Et là, ouais. je me suis dit, il va falloir que je me rattrape sévère. Il était quelle heure du il était quelle heure quand ah, tu l'avais vu Deux heures du mat', quoi, 2 heures, c'est l'heure ah, où... Ouais. Ouais, où ouais. Attends, excuse-moi, Charline, t'abuses de, de dormir à deux heures. Ah, ah, je lui ai dit, hein, si ça se reproduit, je prends la console et je la casse. Oh, oh, oh là oh. Oh, euh, ça, Romain, une seule solution Vous descendez tout de suite dans le parking On va faire ça. Merci de nous avoir rappelé Et ouais, d'avoir partagé votre vie avec nous Tout à l'heure, 6h, 9h30 Énergie, c'est Manu dans le 6 Sur Énergie De respect, faut respecter mm -hmm. quand une lionne arrive à tout gérer Un, de perdus, mais perdu, elle s'est retrouvée ouais. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer Elle a ses règles ouais. et sa fierté mm -hmm. C'est pas elle que tu verras mendier Célibataire ouais. ou femme mariée mm -hmm. Ça ne change en rien sa façon de penser Fort caractère, elle sait dire non, non, non, non. Elle dit jamais son dernier mot Non Tu me elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille Elle va tout assumer. Le genre de femme qui à chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. bien comment gérer ça avec charismatique Magique. elle est sexy elle fonce en elle malgré tous les soucis elle prend des risques, elle réfléchit pas besoin de te demander ton avis son objectif la réussite Et son amour ne connaît pas de limites fort caractère elle sait dire no. qua Mo Say, say, hey, hey, hey, baby So let's go on things right now, baby Tell me, tell me if you love me or Love me or love me or not, me or not. the house when you am I lucky or not, Lucky or not, lucky or not You gotta tell me if you love me or not Love me or not, love me or not I'm wishing for you, I'm I lucky or not, Lucky or not, lucky or not. remontez mon siège Hier matin, vous savez, j'arrive, je ne trouve pas exactement ma place sur le siège ah, oui. et je ne suis pas bien. Ah, oui. Ça me stresse, je la trouve encore moins, je panique bah, oui. et je fais malaise. Ah, oui. ah oui, Donc, j'essaie de trouver mon siège. Ça va mieux là, c'est bon. Ça ça va moyen parce que quand je m'assieds dessus, il se... j'ai l'impression que le vérin a perdu un peu de gaz, de, le vérin du, du siège, oh, c'est ce qui permet ah, oui, de monter sûr. et de descendre ah. et, euh, et je me sens pas bien. Est-ce qu'on peut dire que cette émission est compromise du coup Euh ah, je rentre sur ma page reporter cette émission, C'était ah, un pari, tu devais dire le mot verain" à 5h55. Non. Alors non, alors, alors, alors c'est pas une vanne, j'ai appris ce qui était le le vérin, ah ouais vérin. Il y a passé en trop parce que j'ai dû en changer sur un sur un meuble de cuisine. Oh, oh, les, meubles de cu les meubles haut de cuisine qui se soulèvent oui, ça, ouais. avec un petit système euh, bah, pour pas qu'il retombe fort, vous voyez, ça. Ouais. Et ben ça s'appelle un vérin sous Et ça se rachete. On est obligé de racheter le meuble de cuisine quand ça il y, y a plus de gaz dans la, la petite bonbonne. Ouais. Et alors j'ai appris aussi parce que vous que j'ai même problème ah sur un, un fauteuil chez moi. Ah plus de gaz donc en fait quand je m'assieds dessus ça fait oh là là. Ça descend, pas la peine de racheter un autre siège, il Allez. suffit de changer le vérin J'ai été voir un tuto ah, sur Youtube, ah ouais. comment changer le vérin d'un fauteuil Il y a différents systèmes, ah, sachez-le okay. voilà. Tu m'as demandé comment j'avais trouvé le vérin Ok, okay c'était pas à Paris Voilà, eh bien, Isabelle, ça fait, ça fait quelques temps hein, que tu es avec nous Sache que lorsque tu me poses une question, je peux mettre 4 heures à y répondre <rire> voilà Maintenant tu le sais Vivement ton autobiographie de 800 pages ah. Ah. Ah. Tout ça pour dire qu'il est quand même déjà 5h57 et que ça fait 2 minutes que je parle pour rien <rire> oui. J'ai envie de vous dire bonjour <rire> Bonjour Et bienvenue sur énergie on démarre l'émission dans 4 minutes Si le vérin de mon siège fonctionne bien, bien évidemment oui. euh, Et avant ça, c'est le club du 5 5 c'est malu dans le 6 avec vous Chaque jour à 5h55, avant de démarrer l'émission vraiment C'est un moment entre nous ouais. Et là, c'est un petit bijou ah. Ah. Chaque jour, je vous fais écouter un morceau Des fois, c'est un vieux morceau Et ben là, c'est une nouveauté En fait, elle est sortie cet été Je suis passé complètement à côté. Ah ouais. J'ai écouté ah, ça hier et je me suis dit... Je, je vous le dis, je me suis tapé la tête contre le mur. Ah voilà. ah ouais, oui, disant, mais Manu, comment es-tu passé à côté Comment es-tu passé à côté Panique à de disco Peut-être que le nom du groupe vous dit quelque chose. Panique ouais. à de disco ouais, ouais, ouais, ouais. et ben C'est un titre qui est sorti cet été. 15 millions de vues sur YouTube. Ah ouais, D'accord ben euh, j'y étais pas. Ah, ah, ah, ouais. <rire> ah vite vite Mais quand vite. tu vois ça, tu es presque vexé du putain merde ce que ouais. un peu le boulot quoi, c'est énervé. <rire> <rire> je suis passé à côté. Parfois on est au morito, on n'est pas la musique hein. Alors ah oui, ouais. mais pas, alors pas 24h sur 24 hein, quoi. <rire> ouais. Enfin, euh, les êtres humains normaux je veux <rire> Voici panique à de disco. Ça peut être un énorme hit. Rien que le début déjà ça donne le sourire. Ouais. ouais. ouais. ouais. Bonne avec énergie.